Book 2 19 19เกในห้องครัว i s i ใน dans la ง u i ครัวคุณมีห้องครัวใหม่ใช่ไหมคะอ๋อ Une nouvelle cuisine. As-tu une nouvelle cuisine? Aujourd'hui, tu vas faire de la c u i s Que veux-tu cuisiner aujourd'hui? Que veux-tu cuisiner aujourd'hui? Tu utilises le gaz ou l é l e c t r i c Ta cuisinière est-elle électrique ou au gaz? Ta cuisinière est-elle électrique ou au gaz? d a n je e u a i Veux-tu que je coupe les oignons? Veux-tu que je coupe les oignons? d q u je coupe les oignons? d u e p o i g q u a n je e s i s d je p e l e u e c e les o s d e p e e s o i e p s o i s d q u je p e l u e c e les o s d e e e Veux-tu que j'épluche les pommes de terre? d i s u e je lave la salade. Veux-tu que je lave la salade? Que lave la salade où sont les verres? Où est le service? Où est le service? o ù sont les couverts? Où sont les couverts? Sont les couverts as tu s un o v e b u as n ouvre-boîte? u as un ouvre-boîte? Tu as u v e b t u un ouvre-boîte? Tu as un o u t e As-tu un décapsuleur? As-tu un décapsuleur? As-tu un tire bouchon? As-tu un tire bouchon? Prépares tu prépares-tu la soupe dans cette casserole? prépares-tu la soupe dans cette casserole? คุณกำลังทอดปลาในกระทะใบนี้ใช่ไหมคะคุณกำลังย่างผักบนเตาย่างนี้ใช่ไหมคะ ดิฉันกำลังตั้งโต๊ะเจมีทั l งาทัเบลเจมีทันี่คือมีดซ่อมและช้อน e s, <S, <S c o u t e a u x les fourchettes et les, les c u i l l è r e s Voici les couteaux, les fourchettes et les cuillères. นี่คือแก้วน้ําจานและกระดาษเช็ดปา Voici les verres les assiettes et les serviettes Voici les verres les assiettes et les serviettes